Unité 3. Leçon 1, exercice 1. Distinguer on et o. Écoutez et cochez. A. Document. B. Nombreux. C. Profession. D. Sport. E. Leçon F, ton coca G, objet H, compléter I, connaître J, répondre.